Book two. Sept. Sept. s e t Myle. g Chiffre. Chiffre. d i s h a n n'ap. Je compte. Je compte. Nung. สองสาม1 Un, deux, trois. 2 3 <deux>, 1 2 3ดิฉันนับถึงสาม je compte jusqu'à 3 je compte jusqu'à 3ดิฉันนับต่อไป je compte de nouveau Je compte de nouveau. Cinq. ดิฉันนับ je compte je compte คุณนับ tu comptes tu comptes เขานับ il compte il compte นึงทีนึง 1. le premier 1. le premier. 2. อ Deux, le deuxième. สองที่สอง Trois, le troisième. ส Trois, le troisième. Si, Quatre, le quatrième. Quatre, le quatrième. Ha, ha. Cinq, le cinquième. Cinq, le cinquième. Ho, ho. Six, le sixième. Six. le sixième, sept, t-sept, sept, le septième, sept, le septième, pat, t-pat, huit, le huitième, huit, le huitième, neuf, t-neuf Neuf, le neuvième. 9, le neuvième.